Wa Qibla présente le cœur en action madarijous salikin Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd khayrou an islam assalamu alaykoum rahmatullahi wa barakatuh. bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de madarijous salikin le cœur en action les sentiers des itinérants de l'imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala et à présent on arrive à une nouvelle station dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est la station de Al-Ijtiba'u Al-Ijtiba'u c'est quoi le sens de al ijtiba de façon très simple avant de commencer avec les paroles de l'auteur al ijtiba dans la langue arabe c'est le fait de choisir quelqu'un, de prendre une sélection de personnes donc il y a un groupe de personnes dans cette salle, si on va choisir quelques personnes mais pas de façon aléatoire On va les choisir pour les honorer. Ça va être une sélection. Ils vont être les élus. Mujtaba, il est l'élu. C'est clair. C'est ça le sens de « ishtiba ». Alors il dit ici, « Il nous dit l'auteur que le croyant, lorsqu'il atteint Le, les plus haut niveau de la foi, de l'Iman Allah subhanahu wa ta'ala il va le choisir il va faire partie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que les prophètes que la paix agne sur lui sur eux, les prophètes d'Allah azza wa Ils ont quasiment pris l'exclusivité de cet état là de Al Ishtiba, car les prophètes c'est les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point il nous dit ici l'auteur Sha'alu Mahlaha illa hayizan ahlai wa wakahu wa wa wa waqafahu wa qu'ils sont les élus d'Allah, au point qu'ils ont presque tout pris. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a gardé un petit espace pour un certain nombre des meilleurs croyants qui ne sont pas prophètes. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, a gardé un espace pour eux dans cette sélection-là qu'ils vont être aussi, eux, les élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, il nous dit ici, dans chaque génération, il y aura des croyants qui sont sincères. « Yassdouquounahul hubba fa qui vont aimer Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala il va les alors il dit fa min istibaa' al-anbiya'e Allah subhanahu wa ta'ala alqa ila rasulih Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitabahu wa khassahu bikaramatihi wa ahalah li risalatihi wa nubuwwatihi wa comme ça parle sid al-istibaa' des prophètes Allah ta'ala il a élu il a sélectionné son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire révéler, lui, révéler sur lui son dernier livre. Et Allah Ta'ala, il a honoré, il a purifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a élevé vers les plus hauts rangs, vers les plus haut rang. sans que ce ne soit un espoir représentatif d'un espoir antérieur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de recevoir le message a-t-il espéré devenir prophète non c'est pour ça il dit par la suite ou que le prophète alayhi wa sallam l'ait gagné avec euh, un travail des œuvres, des sacrifices non les ulama ils disent dans les livres de aqidah de croyance, ils nous disent que la prophétie de devenir prophète d'Allah ta'ala Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Même avant, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Dernier prophète, c'est le prophète mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il est le sceau des prophètes. Mais avant lui, il y a eu des milliers de prophètes. Lorsqu'il y avait des prophètes qui arrivaient, qui étaient envoyés par Allah parfois même plusieurs groupes de prophètes hein, en même temps. La prophétie, ce n'est pas quelque chose que le croyant il peut dire... Ha ah, ya Allah, j'espère, inshallah, que je vais faire partie des croyants, des des prophètes, inshallah. Ya Allah, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres de amal salih pour que je devienne un prophète. Non, non. La nubuwa être un nabi d'Allah Ta'ala, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa c'est lui qui choisit. On ne peut pas atteindre ça par nos œuvres. Oui. Dans quel sens Oui. Ah, Taïb, non. Là, là, là c'est différent. Je vais répondre à ta question avec plus de détails, mais là, là il faut, faut faire la différence. Okay Prophète, ce n'est pas dirigeant, ce n'est pas la même chose. On parle ici de la prophétie de Amnou Bouah seulement. Il n'y a rien de comparable à ça. Être prophète, c'est un don, c'est absolument, de façon absolue, un don d'Allah Azaud. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Et on ne peut rien comparer avec ça. Un prophète, ce n'est pas, pas juste un leader ou un dirigeant bien doué, c'est clair C'est plus haut que ça. Oui, ça inclut ça aussi les prophètes Allah Ta'ala a envoyés pour qu'ils soient aussi les leaders de l'humanité et ainsi de suite. Mais c'est plus que ça. C'est un autre sens. Il n'y a rien de comparable à ça. C'est bon Donc cette, cette porte-là, on va la clore, on va la fermer. Maintenant, on va parler d'une autre chose. Pour que quelqu'un, tu dis toi, pour qu'il soit désigné comme un dirigeant, comme un leader dans l'islam... Tu dis par ses bonnes œuvres, oui et non. Ce n'est pas par les bonnes œuvres dans le sens où la personne elle fait beaucoup de salats et de siyam et ainsi de suite. Non, on a deux choses ici dans l'islam. On a deux choses ici dans l'islam. Dans le surat Yusuf et dans le Al-Qassas, l'histoire de Moujta. Donc les deux critères ici, c'est l'intégrité de la personne. On ne choisit jamais quelqu'un qui n'est pas intègre. Quelqu'un qui est fâciq, fâciq, menteur, fraudeur, qui fait des péchés majeurs, qui est quelqu'un qui, qui dérive, quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin. Pas une bonne personne, mais d'une perspective de, de islam. Telle personne, on ne la choisit pas. On cherche l'amana, celui qui est intègre, qui peut préserver les droits, qui peut faire son travail de façon honnête et sincère. Et la deuxième chose, c'est quoi Al-Rilm ou al-Qua, la connaissance et la force. Et là, ça dépend de quoi on parle exactement. Un dirigeant militaire, ce n'est pas comme un dirigeant d'une école islamique. Ce n'est pas la même chose. Si c'est pour choisir un dirigeant d'une école islamique, on va choisir celui qui sait bien gérer l'éducation. Et les relations, et les enfants, et la pédagogie, et qui a des connaissances dans ce domaine-là. Peut-être la trésorerie, ainsi de suite. Un dirigeant militaire, ce n'est pas la même chose. Un dirigeant militaire, ici, al-qouwa, la force, ainsi que al-il, la connaissance, ça serait quoi Ça serait quoi Le frère, il a dit, comment c'est pas c'est pas ça sa question, mais moi j'ai voulu étaler la question pour ne pas lui donner une, une réponse trop froide comme ça, juste en disant non. Je voulais donner l'alternative en quelque sorte. Comment choisir dans un groupe qui est le dirigeant, qui doit diriger un groupe. On doit un petit groupe ou un grand groupe. On va choisir un dirigeant parce que dans la vie il faut avoir des Des têtes, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'islam. Les musulmans n'en pas l'air de comprendre ça de nos jours, ok C'est la dernière chose qu'ils veulent comprendre. Ils pensent que les choses se passent comme ça avec un miracle. Jure l'état de la oumma, la oumma, la oumma, la oumma, la oumma, Ils veulent dire la oumma a besoin de l'économie, la oumma Non, la, la Ummah a besoin avant tout d'une tête. Elle a besoin qu'elle qu ait des têtes, des, des dirigeants. Il n'y a rien qui fonctionne sans un dirigeant ça ne fonctionne pas ça n'a jamais, jamais, jamais été comme ça dans la vie ça n'a jamais été comme ça dans l'islam c'est clair mais pour choisir un dirigeant d'un groupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que même si il y a deux ou trois personnes qui partent en voyage un groupe qu'ils choisissent un parmi eux comme un comme un amir il va être le dirigeant du voyage pourquoi pour qu'il ne se divise pas Parce qu'elle forque, adèb. La division, c'est une, c'est un, c'est une, c'est pénible. C'est pas bien. Le shaitan, il aime la division. Alors si au cours du voyage, il y a quelqu'un, il dit, moi j'ai faim, faut qu'on s'arrête maintenant pour manger. L'autre il dit, non, non il faut qu'on avance plus pour arriver plus tôt. Et là, il chiale, il dit, ok, moi je m'arrête. L'autre il dit, arrête toi, moi je continue mon voyage. La, la qu'est-ce qui vient d'arriver? On a divisé là le groupe des croyants. Même ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas que ça arrive. Parce qu'Allah azzawajin n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas dans un voyage. Ça, on le pratique à chaque jour en tant que musulman. Dans tout, tout, tout, on le pratique toujours. Tu pas ce que je fais? Reste derrière. Moi, je fais mes choses à ma façon. On aime ça, se diviser, se diviser. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui tranche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que dans un voyage, un petit groupe, deux, trois personnes, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le Amir. Et ce Amir-là, dans l'islam, une fois qu'on le désigne, on doit lui obéir dans tout ce qui est relié au voyage. Tout ce qui est relié au voyage, ça c'est son domaine d'autorité. Il dit non, continue, on n'arrête pas. Même si j'ai faim, je continue. Parce que l'obéissance, l'adhésion au groupe, c'est dans ça, le jama'a, qu'il y a la baraka, qu'il y a le succès de, de façon ultime, le bien est dans ça. C'est pas dans mes passions à moi, mes façons de voir. Maintenant, comment on choisit ce dirigeant-là Qui doit diriger Le frère, il avait dit, est-ce que si quelqu'un a beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes actions, oui et non, ce n'est pas juste les bonnes œuvres et les bonnes actions dans le sens où quelqu'un il fait beaucoup de salat, il fait beaucoup de bonnes œuvres. Ça, c'est plus relié au premier critère. Il y a deux critères majeurs. Le premier critère, il est assez simple et direct. C'est l'aman, l'hifd, quelqu'un qui est intègre, honnête. On ne choisit pas un fraudeur, un criminel dans l'islam quelqu'un de moulharif quelqu'un de dévié du droit chemin on ne le choisit pas comme dirigeant c'est clair la deuxième composante elle est plus contextuelle ça dépend de quoi on parle mais en gros on peut la représenter comme elle est exprimée dans le coran la connaissance et la force alors on a dit on parle de quelle connaissance, de quelle force on a donné l'exemple dans le cas d'un dirigeant d'une école Mais alors on a dit ah, pour, pour, pour quand dans deux trois exemples pour, pour, pour comprendre de quoi il s'agit. Un dirigeant militaire, ça serait quoi ici al amana Connait les stratégies militaires Oui, il a la connaissance. Ça y est. L'expérience. Il a quoi Quelqu'un d'imposant. C'est clair, donc un directeur d'école primaire, est-ce que je dois nécessairement chercher quelqu'un d'imposant Trop imposant peut-être, c'est pas ça ce que je cherche. Pour des enfants si on va voir quelqu'un qui va les diriger comme, comme une armée, là c'est un problème. Mais dans le cas d'un militaire, oui, comme vous dites, faut il faut qu'il se soit quelqu'un qui soit assez imposant, qui sait comment, qui peut se faire obéir, même par la contrainte, Oui. Oui, oui, on prête allégeance, c'est certain. On appelle ça le bay'a, prêter allégeance. Ça, c'est un autre sujet. Mais là, on prête allégeance à, à qui exactement À quel type de personne On ne prête pas allégeance à n'importe qui. Enfin, dans l'islam, ce n'est pas n'importe qui qui va venir se présenter en avant. Je vais vous faire une campagne électorale, voilà mon programme. 1, 2, 3, 4, 5, quand oh, tu parles bien. C'est bien. Oh, le frère, machin, il a une très longue barbe. Il prie toujours au premier rang, c'est lui qui doit diriger. Non, non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en islam. Donc, comme on a dit... Premier aspect, c'est oui, il faut que ce soit quelqu'un de respectable, quelqu'un d'honorable, quelqu'un à qui on fait confiance. Mais la deuxième chose qui est plus contextuelle, c'est ça, c'est la connaissance, la force. Donc vous voyez ici, entre un dirigeant directeur d'école et entre un dirigeant militaire, ce n'est pas la même chose. Dirigeant militaire, il faut vraiment la force dans le sens le plus concret de la chose, pas seulement dans les valeurs ou autre chose. Il faut que ce soit quelqu'un de courageux. Un peureux peu ne peut pas être un dirigeant militaire, on ne peut pas le mettre comme un dirigeant. Mais un peureux, peu il peut diriger une école. S'il sait comment bien gérer ses relations et convaincre les gens, peut-être par la conviction, il va faire rouler les choses. C'est clair, oui. C'est ça, exactement. C'est la force de connaissance, la force interne, les compétences en quelque sorte, et aussi la force dans le domaine, sur le terrain. Il y a des gens qui ont les connaissances théoriques. Ils ont les connaissances. Le gars il a MBA, il connaît tout sur le business, il connaît tout, plein de théories, plein de modèles et tout. Mais il n'a jamais fait le commerce, jamais, jamais, jamais. Si on lui dit, ok, prends, prends ce téléphone, essaie de le vendre à la personne, première personne dans la rue, il dit je ne sais pas comment faire une vente. C'est pas un vendeur. Donc, si, il a peut-être la pouvoir lelmiya peut parler, peut faire de la théorie, écrire des livres sur la euh, gestion de commerce et d'entreprises et tout. Mais dans les faits, il n'a pas la force pratique. Ce qui est cherché, c'est les deux. L'ilm et le C'est la connaissance et la force. Ça, c'est dans l'histoire de Moussa, alayhisselam. Dans l'histoire de Yusuf, alayhisselam, c'est le prophète Yusuf. C'est lui qui se propose pour être, pour diriger, pour être un ministre, un wazir. Jag är nära kasseringen i ord. Det är som en ministre för den kasseringsenheten. Han vill att man ger honom ansvar för den offentliga kassan en cash, la semaine prochaine, il va lui remettre un million cash comme il était. S'il dit « Ah, je ne sais pas, il, pff, une partie, je ne sais, sais plus qui l'a pris. » Ah non, lui, il n'est pas Hafiz. Non, non. Et il est quoi ?« Alim »« Alim »« Alim, il a la connaissance, Yusuf salam Parce que dans l'histoire, juste avant ça, de Yusuf salam on connaît l'histoire. Avant ou après Mais on connaît l'histoire. Dans le cas de Yusuf lorsqu'il leur a donné les conseils, va avoir une famine, des temps durs et ainsi de suite. Voilà comment gérer les richesses. Voilà comment gérer l'économie lors de ces temps durs. Ils connaissait connaissaient Yusuf salam. Chacun a des connaissances dans un domaine particulier. Donc là, on va revenir au prophète a.s. On a dit que le prophète Muhammad s.a.w il n'a pas demandé, il n'a pas espéré qu'on lui donne Que Allah ta'ala lui donne la prophesie. En nubuwa. C'est pour ça Allah ta'ala lui dit dans Sourat Al-Qasas. «Wa ma kun tarju a yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan mir rabbik ma kun tarju. » Tu n'espérais pas tu ne... que Allah ta'ala lui t'envoie le livre. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais attendu à cela avant qu'il commence à voir les signes précurseurs juste à l'âge de 40 ans ou juste avant l'âge de 40 ans comme dans certaines narrations. Tu avais mal levé ok. ومنها انه chose موسى عليه السلام الله تعالى إلا choisi sauf so que lui ne fasse rien du tout prophet moïse موسى عليه السلام alors a comment est-ce qu'il exprime ça c'est très beau il dit fa innahu kharaja liqtabisa an-nar faraja wa kalim al kharaja <skrisa> wa huwa yaktabisunnar faraja wa huwa kalimu al wahidi al kahhar Musa alayhisselam il est parti pour vers la montagne vers les montagnes il a dit à sa famille restez ici j'allais chercher un feu du feu il est sorti pour le feu il est revenu par de bois la profession la révélation par le statut de Kalimullah celui qui a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala il est parti chercher le feu il a trouvé là Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a parlé Allah lui a donné la révélation et il a parlé à Allah azza wa jal peut-être y a une petite erreur ici d'impression Mais dites ici le sens c'est que les prophètes alayhi salam ne sont pas tous au même niveau même entre eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de cette de ce estifa estifa quelqu'un l'élu d'Allah azza wa jalla. Alors les élus des élus d'Allah comme on le sait, c'est les prophètes Muhammad sallalahu alayhi wa sallam, Noeh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi assalam. Ça c'est les cinq meilleurs messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez ici. För min dålig historia Musa, sallallahu alaihi wasallam, när han kastade pappan och det var tal av Allah på hans huvud och han kastade den. Kanske Musa, sallallahu alaihi wasallam, lättade. I alla pappan pappan, de tabletter som Allah Taala gav honom, på vilka det fanns tal som var Det är inte han skrev tal, han avslöjade det imaginez si on avait un Coran moushaf comme ça qui vient de descendre du ciel tu as la parole d'Allah mais qui vient de descendre du ciel comme ça physiquement c'est une ces tablette qui contient le Coran écrit qui vient du ciel Moussa salam, en revenant de sa rencontre avec Allah il avait l'alouah sur sa tête il a trouvé que son peuple était en train de d'adorer le veau العجل Il était tellement en colère Moussa alayhi salam alqa alwah Les anges c'est comme ça j'étais sur sa tête et il les a lâchés vers la terre et sont tombés vers la terre Wa bi Il a pris son frère Haroun qui lui aussi est un prophète d'Allah Ta'ala il a pris son frère Par colère, comme ça, il l'a pris par la barbe. Et il a tiré son frère, en le tirant par... Il a tiré son frère, qui est un prophète d'Allah Ta'ala, par la barbe, comme ça, en le tirant. Et il dit ici, وَلَمْ يُعَاتِبْهُ اللَّهُ عَلَى ذَلَكُ Et Allah Ta'ala ne l'a pas blâmé pour cela. كَمَا عَتَبَ عَلَى, كَمَا عَتَبَ عَلَى, آدَمَ, عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي أَكْلِ لُقْمَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ Comme Allah Taala Il a blâmé Adam alayhi salam pour avoir mangé une bouchée d'un arbre. Pourquoi? Parce que Adam alayhi salam est un abbé d'Allah, les Mushtabah parmi les élus d'Allah azawajel, mais il n'est pas au niveau de Moussa alayhi salam musailé au plus haut des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala donc même entre les prophètes et les messagers ils sont pas tous au même niveau de hauteur à quel point sont-ils élus par Allah subhanahu wa ta'ala wa amma ghayr al anbiya fa min anwa' al ishtibaa' lahum an ya'sim Allahu 'abduhu bi tanghis al shahawat wa ta'wiq al malaz wa sadd masalik al 'atab ikrahan écoutez bien ça ça c'est très important alors il dit autre que les prophètes les gens qui sont autres que les prophètes parmi les formes de ce istibaa de cette sélection que Allah taala il donne aux croyants sincères que Allah aime, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il va les protéger protège son serviteur ça veut dire il le protège des mauvaises choses du mauvais chemin comment bitanris shahawat » C'est quoi Tanris ou Shahawat? C'est quoi Tanris ou Shawat? Mm -hmm. C'est quoi Shawat? Les désirs, les tentations. El C'est lorsque quelqu'un va, je cherche le mot, un mot qui, je vais donner un exemple qui va très bien, très bien clarifier, mais je cherche un mot qui euh, pourrait bien exprimer ça en français. Ce, ce qui va, ce qui va venir pour déranger ton expérience. Appelle ça quoi quelqu Un Quelqu'un il, il a dit moi. Demain, InshaAllah soir, c'est ma journée de repos. Demain soir, InshaAllah, je prends mon auto. Je vais aller, j'appelle mon ami. Et on va en auto 30 kilomètres à mon resto préféré. Je vais m'asseoir deux heures, bien manger, bien profiter. Pas de problème, ça coûte cher, mais je veux profiter. Ça, c'est une chahoua. Le gars arrive là-bas. Il va manger. Il va manger ce qu'il voulait manger, ce qu'il a planifié. C'est clair. Mais là, qu'est-ce qui arrive Première chose, il arrive, toutes les tables sont remplies. Il faut attendre une demi-heure debout. Après ça, il s'assoit. La chaise sur laquelle il est assis, elle est un peu brisée. Et il faut qu'il demande qu'il ramène une autre chaise et ainsi de suite. Là, il commence à manger, il y a un plat qui est froid ou pas bien préparé. Où ils ont fait une erreur. Là, il va appeler pour qu'il corrige l'erreur. Là, quand il commence à manger, il y a les deux personnes qui étaient assises à mettre de lui, qui commencent à se disputer, à crier très fort. Et là, Tout le monde les regarde et l'agent de sécurité qui vient pour intervenir et ainsi de suite. Et là, quelqu'un qui ouvre la porte il y a tout le froid, la neige de l'extérieur et tout qui rentre. Est-ce qu'il est parti au restaurant comme il voulait Est-ce qu'il est parti ou non Oui. Est-ce qu'il a mangé On va lui dire, est-ce que tu es parti Oui, je suis parti. Tu as mangé Oui, je... Est-ce que son expérience, elle était optimale comme lui la voulait Non. Tous ces facteurs externes-là, on appelle ça quoi ?« Tanris ». C'est ce qui vient ruiner l'expérience. C'est clair ?« Allah Azza wa min usmatihi, Parmi les choses par lesquelles, les méthodes par lesquelles Allah Ta'ala, il protège son serviteur contre les chemins du shaitan, les mauvais chemins. C'est qu'il y a, numéro 1, il dit ici, comme il explique, än det gubbe sannägare, när han styrkade sig för att vara mellan sig och mellan Allah, med att han följer sin lust i ett ögonblick av glöd, ne pas, cest dire de sacrifier sa relation avec Allah Azza wa entre autres en faisant le haram des shahawat des tentations qui sont haram si sa nef lui dit de faire ça Allah subhanahu wa ta'ala il va le protéger malgré lui en créant ce tamris de shahawad afin que les tentations ne lui soient jamais quoi accompli à 100%. Ça ne va pas marcher à 100%. Allah Ta'ala, il va lui donner ce Tanris qu'on a expliqué tout à l'heure. Ce Tanris, ça veut dire son expérience, elle va être incomplète, entourée de problèmes, d'imperfections, de déchets, ainsi de suite. Ce qu'il voulait avoir, même dans le haram, il ne va pas l'avoir comme il le voulait afin que cette shahwa là cette tentation comparée à tout ce qui l'a entouré tandhith ça va être tellement négligeable par rapport à tous ces problèmes que lui va finir par la par la détester ça vaut pas le coup Också försöker han att hindra honom från att komma till de delikaterna. Vad är det som hindrar honom? Vad är det som hindrar honom från att komma till de delikaterna? Vad är det som hindrar honom från att komma till de delikaterna? Vad är det som hindrar honom från att komma till de delikaterna? Vad pour qu'il n'y soit pas pleinement attaché. « La yarkuna ilayha » Et en passant, en parlant de ce point, c'est très, très très important ici de mentionner quelque chose. Très très important, extrêmement important. Les problèmes dans la vie. Ça c'est la, la question qui est revenue plusieurs fois dans les derniers temps, dans les et tout avec tout ce qui se passe, raza, ainsi de suite, lorsque les gens posent cette question entre la différence entre les épreuves et les punissants et tout. On a parlé des épreuves. Les épreuves pour, pour le croyant, c'est parmi les, les bonnes choses qu'il y a dans les, dans les épreuves, les bienfaits des épreuves pour le croyant, c'est quoi Comment répondre à ma question en vous basant sur ce qu'on vient de dire Qu'est-ce qu'il y a entre autres comme bienfaits dans les épreuves pour le croyant en se basant sur ce qu'on vient de mentionner lors des dix dernières minutes. C'est une très bonne question ouverte pour un examen. Ça Ça nous éloigne des passions. Ça nous éloigne du haram. Ça nous éloigne de la dunya, oui Ça fait quoi Ça nous raffermit dans la foi. Excellent. Tout ça, c'est des choses de base on, on, ça, on doit toujours se rappeler que les épreuves nous raffermissent mais là je voulais c'est pour ça que j'ai dit selon ce qu'on vient de couvrir ce point dans les dix dernières minutes parce que ça ça nous, a, ça nous ajoute un autre bienfait des épreuves que plusieurs parmi nous en ignore ou qu'on n'accorde pas d'attention à ça non non il y a du bien dans ça je vous donner où est-ce que l'erreur où est-ce que l'erreur est elle arrive regardez le parfois il y a des gens qui font le bien le bien, ils font des bonnes initiatives il va se joindre à une association de charité pour aider les muslimines il va se joindre à une école pour, qui, dans laquelle on enseigne le Coran. il va se joindre à un comité dans un masjid pour aider les gens pour faire le bien, pour euh, propager un din, ainsi de suite parmi ces gens là ça arrive souvent que certains vont lâcher après un certain temps. Pourquoi mmh. Afouane mmh. Pauvre envers les gens. Ok, là vous allez plus, plus profond dans le cœur, mais moi je parle, comme, comment les gens vont justifier Simple. Mmh. Il n'y a pas de... Il y a pas de consistance Afouane Résultat très, Beaucoup de choses qui le perturbaient. Donc ça c'est un argument très fréquent. Il y, y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Tu sais quoi la meilleure chose à faire Je vais aller vivre ma vie normale, je m'éloigne des problèmes. C'est tout. Je reviens à ma vie personnelle, c'est tout. Là le truc c'est que ces problèmes-là dans les bonnes choses dans le bon domaine très souvent c'est un bienfait d'Allah Azza wa moi sans tous ces problèmes là je serais quoi dans ma vie Allahu alam peut-être que je serais dans le haram c'est clair Allah Ta'ala à travers tous ces problèmes à travers ce qu'on appelle parfois ce qui tape sur les nerfs ce qui cause le stress, ce qui renerve, mais dans le bien, attention, pas dans le mal, pas, pas dans, non, non, pas ici, dans le bien. Comme les gens, ils disent, moi, je ne veux pas avoir de famille, je ne veux pas avoir d'enfants et tout, c'est trop de casse-tête, trop de problèmes. Bien sûr, ça, c'est déjà contraire à l'islam. Mais là, celui qui n'a pas, celui qui n'a pas, celui qui ne veut pas avoir une famille avoir des enfants, il va faire quoi de sa vie, telle personne? Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, cette personne? À perdre son ans? Des problèmes, donc, des futilités, ça c'est au meilleur des cas, Oui. Très bien, donc quand vous dites la nature comme Allah Ta'ala il l'a créée, elle n'aime pas le vide elle, il n'y a, a, a pas le vide si on n'est pas occupé par une chose si on se désoccupe de quelque chose, quelque chose d'autre va, va tomber sur nous ou on va choisir autre chose donc comme tu as dit, peut-être il a délaissé ses problèmes il va tomber dans des problèmes qui sont futiles de la vie, Problème avec son voisin peut-être Mais des gens, juste un problème avec son voisin, ça peut lui brûler des années de sa vie. Ça existe, des gens. Juste un seul voisin, vient, s'installe, salut, je suis ton nouveau voisin. C'est un enfer pour les années qui vont venir. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait dans son doa وَمِنْ جَارِ السُوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارُ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلِ Le prophète sallallahu alayhi il demandait à Allah ta'ala de le protéger contre le mauvais voisin Dans le lieu, de stabilité. le lieu de stabilité, comme les îles et ainsi de suite. Ce n'est pas comme les gens qui sont des bédouins, des nomades et tout, ça c'est un voisin qui change à chaque fois. Mais le voisin qui vient d'acheter une maison devant toi, si c'est un mauvais voisin, ça peut devenir un grand causeur de problèmes pour des années, qui va brûler des années de ta vie. Mais ça reste que ça, c'est au meilleur des cas. Même ça, si Allah Ta'ala il a envoyé quelqu'un, un mauvais voisin, même ça, ça peut rentrer dans ce quoi Dans ce tanris, Ce fameux tanris. J'ai acheté une maison avec riba, hypothèque, avec la banque. Parce qu'il y a certains chers qui m'ont dit que c'est halal. m'ont dit, mon frère, tu as quand même droit de profiter dans la dunia un peu, hein? tu vois, c'est islam comme ça. Alors notre ami il est parti, et là en achetant sa maison avec Riba, en pensant qu'en achetant la maison, maintenant il va avoir la, la vie paisible, il va profiter, c'est le gros confort, non, non, non. Il y a Le voisin, il y a la ville, les problèmes avec la ville, il y a des réparateurs qui viennent et qui ne sont pas honnêtes et qui cassent plus que ce qu'ils réparent et tout, des problèmes comme ça c'est connu. Lui, quelques temps après, il va dire, staghfirullah wa atubu. Il qu'est-ce que j'ai fait finalement Ça ne vaut pas le coup. Tout ça pour ça, staghfirullah. Je sais pas qui m'a donné cette fatwa moi pour aller acheter avec riba. Je conseille à personne de faire ça. N'achetez pas des maisons, mes amis. Là, il a compris par ce tendris, l'arzoudja l'a libéré de. C'est pour ça on a dit, ça c'est au meilleur des cas qu'il va être, avoir des problèmes avec des, des futilités. Parce qu'au pire des cas, ce n'est pas comme ça. Celui qui ne veut pas faire face aux problèmes normaux de la vie, ou des problèmes naturels, avoir une famille, avoir des enfants, ou les problèmes qui viennent avec faire des bonnes initiatives et avec des bonnes œuvres et tout, une personne comme ça qui cherche à se déresponsabiliser, ce vide-là, au pire des cas très souvent, eh bien la personne va tout simplement être perdue dans le haram. Elle va, aller, elle va profiter de sa vie. Ok, tu veux... Profite. Elle va, elle va profiter dans le haram. Elle va s'éloigner d'Allah, Azza C'est clair. Alors, c'est parmi les bienfaits d'Allah, que parfois, Allah, Azza éprouve une personne par des problèmes qu'elle n'a pas causés. Enfin, on ne parle pas ici des problèmes que moi j'ai créés. Je me suis attiré des problèmes. Les problèmes de la vie. Ce voisin ou quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est jaloux de toi, qui a le hasad, qui a l'envie, autre chose, qui veut te faire du mal, ça, parfois des ni'mes d'Allah Azzawajal derrière cela, c'est qu ce qu'on est en train de mentionner ici pour que pour la yarkuna ilayha wa la yatma'inna ilayha pour que la personne ne se tranquillise pas dans sa relation avec la dounia. Pour, pour que le croyant ne dise pas oh la dounia, je t'aime trop tu es trop aimable oh toi la dounia, parce qu'Allah Azzawajal nous a parlé de ceux qui sont trop tranquilles avec la dounia ce qui c'est les kafirin wa radu bil hayat id-dunya wa atma'nu biha radu ça satisfait de la dounia tout marche Alors, je marche je pars au restaurant pas comme tout à l'heure A chaque fois que je pars super bon ma vie elle fonctionne à merveille à la minute À lui, il peut finir par être satisfait de la dunya. Celui qui est trop confortable, satisfait de la dunya, c'est simple, il va oublier l'akhirah. Pourquoi ils veulent arrêter lui S'il si, si, si, euh, si, si, pense que la dunya c'est super beau, ça marche super bien, il va oublier l'akhirah. Oui. Oui, exactement. Och så man i jtabahu allahu min al-anbiyya alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Musa Donc là, va, on va finir juste avec cette partie. Inch'Allah, il ne restera pas beaucoup de temps. Juste 5-10 minutes maximum, inch'Allah. Donc il nous dit ici, il par cette comparaison entre trois prophètes. Écoutez, c'est beau ici. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Musa, Iri, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que le plus parfait élu d'Allah ta'ala est le plus complet, c'est prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Car comparé à Moussa, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, kan afi mazhar al-jalal. Moussa, alayhi salam, était dans un état de jalal. Wa lihada sharia shari'atuhu shari'ata jalalin wa qahrin. La sharia de Moussa, alayhi salam, la législation, le message de Moussa, alayhi salam, était de quelle nature, en gros? C'était une nature qahre, la contrainte quand on parle de contrainte ici ça vient aussi avec le sens de haut vers le bas le contrôle la force la supériorité Al -jalal, la, sérénité. la sérénité il était parmi les personnes les plus douées de sérénité ça veut dire que Allah Ta'ala qui nous donnait la possibilité de voir Moussa Salam maintenant devant nous Quelle serait notre réaction la première chose avec laquelle on va sortir c'est quoi Peut-être même de trembler de respect de cette personne. c'est quelqu'un de très fort, de très imposant. Ça c'est Moussa alayhi assalam. Wa ashadduh ba'san wa ghadaban lillah. Moussa alayhi assalam, il était parmi les personnes, c'est comme ça que Allah taala l'a créé. Parmi les personnes les plus strict elle est plus imposante dans sa colère pour Allah Ça veut dire si tu fais quelque chose de haram devant Moussa alayhi salam, tu vas voir les conséquences. Tu vas les voir. Ça c'est la nature de Moussa alayhi salam qui s'illustre aussi dans la nature de sa charia de son message alayhi salatou Wa Isa alayhi Jésus, prophète Jésus Il était dans l'illustration, dans la position de beauté. Alors, il dit ici, Moussa, c'était Al-Jalal. Isa, c'était al jamal Al-Jalal, c'est la sérénité, mais dans le sens de l'imposition ici. Isa, alayhi la beauté. كانت شريعته شريعة فَضْلٍ وَإِحْسَانٍ La charia de Isa, alayhi salam, son message était surtout caractérisé par quoi La générosité et la bienfaisance. « Wa kana la yuqatilu wa la yuharim » Il faisait pas la guerre, Isa, alayhi salam. « Wa laissa fi chariatihi qitalun al-batta » Il n'y a pas du tout dans son message de Isa, alayhi salam, dans sa charia « La guerre, ça n'existe pas. » Il dit « wa nasara yuharimu alayhim dinuhum al-qital wa humbihi usatun lichar'ihihi » Les chrétiens, les nasara, leur message original, celui de Isa leur interdit de combattre de faire la guerre c'est pour ça qu'en faisant la guerre ils désobéissent même à leur prophète Isa a.s amma nabi yuna sallallahu alayhi wa sallam maintenant ce qui a trait à notre prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa kana fi mazharil kamali al jami'ili tilka al quwwati wal adli wa fi Allah prophète Muhammad sallalahu alayhi wa salam eh bien il était dans la position de perfection dans laquelle Allah taala lui a donné les deux les deux portraits en un seul alayhi wa sallam. il avait la puissance la force la justice un shiddah strict dans les hudoud d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il avait aussi le prophète, salam alayhi wa sallam, al wa la douceur, wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam le wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam alayhi wa salam wa salam alayhi wa salam alayhi wa wa salam wa wa essa umma alayhi salatu wassalam de cette nation c'est la nation la plus complète kuntum khayra ummatin ukhrijat li amnas dans leurs actions ainsi que dans leur état sharia avec l'adl obligation pour lui et obligatoire et avec le nafl recommandé pour lui dans la sharia du prophète sallallahu alayhi wasallam qu'est-ce qu'on trouve on trouve l'obligation de la justice ça c'est obligatoire d'être juste ça ça va dans le sens de la charia de Moussa salam la justice, et on trouve aussi dans la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam le nedb ce qui est plus que l'obligation le meilleur, le recommandé, le plus haut c'est quoi c'est le pardon et la générosité c'est mieux que la justice la justice elle est obligatoire on peut jamais descendre moins que la justice Islam est une religion de justice où quelqu'un devrait payer pour ses actions mais ce qui est encore mieux et recommandé c'est le pardon dans la charia du prophète il y a l'intransigeance le strict dans les situations d'intransigeance Et il y a la souplesse dans les situations de souplesse ça dépend de la situation et ça on le trouve dans le Coran Karim jusqu'au point que certaines personnes ignorantes de cette nature de l'islam islam révélé au prophète Mohammed mmh. sallallahu alayhi wa sallam pensent qu'il y a contradiction dans le Coran même que j'ai déjà entendu l'un des kuffar une fois sur internet ou autre chose j'ai oublié pense un comme ça Comment ils appellent ça les, les islamo islamologues, islamologues de France <rire> Il a dit que il y avait, au fait, il y avait deux Corans. Il y avait le Coran de la Médine, le Coran de la Mecque. Et nous, on aime le Coran de la Mecque. Quoi Peut-être, je ne sais pas. J'ai lu ça comme ça une fois sur internet. Parce que lui pense qu'il y a contradiction. Pas de contradiction. Allah Ta'ala il dit Wa gens aux séiyyatin, séiyyatum La rétribution d'une mauvaise œuvre, c'est quoi C'est une mauvaise œuvre qui lui est équivalente. Ça, c'est de la justice. Quelqu'un a fait un mal, mérite quoi Un mal équivalent, pas plus. Si quelqu'un fait un mal, je lui retourne par un mal plus grand, ça, c'est injuste. Non, non, ça, ça fonctionne pas. Quelqu'un fait un mal, il mérite comme rétribution un mal équivalent. Ça, c'est la justice, dit. Mais après ça, Allah Ta'ala, il dit... فمن عفا واصلح فاجره على Allah celui qui pardonne avec إصلاح alors sa récompense elle est auprès d'Allah azza wajl فهذا فضل انه لا يحب الظالمين ça c'est un ça c'est générosité plus justice et générosité Allah ta'ala il dit wa in 'aqab wa in 'aqabtum fa'aqibū bi mithli mā 'uqibtum bih si vous voulez punir quelqu'un vous devez le punir Une punition équivalente avec le mal qu'il vous a causé, le tort qu'il vous a causé. Wala in sabartum, la huwa khayru Mais si vous préférez être patient, ça veut dire pardonner, et patienter, alors ça c'est mieux pour ceux qui sont patients. Oui, Akhi? Tu ne peux rien faire dans quel sens Ça dépend. Ça, ça revient à Allah Azza wa ta'ala. Ça dépend des situations, ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur, est-ce qu'il y a le désir de vengeance, ou non, ça dépend. Allah-u'ala. Et Allah Ta'ala dit وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَاذِرَةٌ إِلَى مَيِّسَرَةٌ عَدْلٌ Allah Ta'ala dit إِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ C'est quoi la ayet? brièvement, ça parle dans Surah Al-Baqarah, ça parle du prêt. Quelqu'un m'a prêté de l'argent, prêté 1000 dollars. Il dit, je te retourne ça le mois, dans un mois, Inch'Allah, je te retourne l'argent. Il est venu dans, me revoir dans un mois, je, tu ne vois pas ce qui vient de m'arriver. Ma maison est partie en feu, j'ai perdu mon emploi, je n'ai rien, je ne peux pas donner. Et il sait que je suis sincère. Alors, qu'est-ce que lui a l'obligation de faire en islam De Reporter. Ok in kanadu usratin fanadiratun ila meysar là ce qu'il a l'interdiction de faire c'est ah pas de problème, paye-moi quand tu peux mais c'est 5% par mois d'intérêt c'est volm, <rire> injustice riba, haram péché majeur, mel'oun, malédiction là en islam dans un tel cas on a l'obligation de dire pas de problème parce qu'il ne peut pas Je ne peux, peux pas le forcer alors qu'il ne peut pas. Je lui dis, quand tu pourras, tu me rembourses, s'il te plaît. Je t'accorde un autre mois, deux mois, six mois, on va revoir. Et on va réévaluer la situation. هذا Ça c'est quoi C'est la justice. Ça c'est son droit, dans, dans un tel cas. Mais il dit, subhanahu wa ta'ala, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ lakum in kuntum تَعْلَمُونَ Et si vous donnez ça comme une sadaqa comme une charité, c'est encore mieux pour vous si vous le saviez. Ah oui, tu as subhanallah, tu as perdu ton emploi, à la maison, misquine, le pauvre. Je pars prends, je j'ai plus besoin du 1000 dollars. Je le je le là je tourne l'intention que ce soit quoi Sadaqa, charité, c'est clair. Donc ça c'est fadl, c'est mieux encore. Et pour finir il nous dit wa kadhalika tahrimu ma harrama ala ummatihi siyana siyana wa himya harrama alayhim kull khabith wa dar wa abaha lahum kull tayyib wa nafi. Lamemchons pour les choses que le prophète sallalahu alayhi wasallam a interdit sur sa oumma tout ce qui est interdit en islam c'est pour notre propre bien le prophète sallalahu alayhi wasallam ne nous a rien interdit ou allah ta'ala dans la charia du prophète sallalahu alayhi wasallam n'a rien interdit par punition Non, tout ce que Allah Ta'ala nous a interdit, c'est pour notre bien, parce que c'est ce pour nous protéger. Ce n'est pas des bonnes choses. Les interdits d'Allah Ta'ala dans notre religion, le message du prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala. Jusque ça. Dans les nations du passé, très souvent il y a des interdits qui étaient une punition d'Allah Ta'ala. Surtout dans la charia de Moussa alayhi salatuwa, Ben, nous, Israël faisait quelque chose de mal, Allah Ta'ala les punissait par plus de restrictions. D'interdictions.فَهَاؤُلَهُمُ Alors il dit, ceux-là, ça veut dire la nation du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ils font partie de ces gens-là qui sont Élu dans i åstibå. Varför? För att Allah Taala är där. Han är det ibåkomma och vad han gjorde för er i din religion är en hindran. Det är honom Allah Taala får åstibå de lämna de bekväma Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam och de får få de tvinga sig på sin egen väg. de inte vill göra.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 Ça peut aller dans, une, dans un autre sens. Sommes-nous le peuple élu d'Allah Si on a le « Oui. Oui, mais si on parle, quelqu'un va dire, vu qu'on parle, on est « Oumma du Prophète » c'est les élus, « mouchtabaoun, et tout, sommes-nous le peuple élu d'Allah De un, on n'est pas un peuple, on est une nation, il y a une différence. Un peuple, c'est quoi Ça peut être un race, un groupe de personnes, ça veut dire tout celui qui fait partie de ce peuple, on lui donne l'identité et il fait partie de ça. C'est clair on est... Ok, tu es parmi nous. On n'est pas un peuple, on est une Oumma, une communauté qui, est... qui traverse les frontières, les races, ainsi de suite. Donc ça c'est important, il y a une communauté. De deux on est vraiment pour que quelqu'un fasse vraiment partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faut que la personne elle soit sur le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, ceux qui sont vraiment sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit leur race, leur ethnie, autre chose, eh bien ils font partie des élus. C'est eux la communauté élue d'Allah ta'ala, c'est eux qui font partie de lorsque Allah azzawajal dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat li amnas » Mais ce n'est pas en disant « Moi, je suis musulman. Moi, nom c'est Abdullah. mon je suis Mohammed. De ce fait, je suis élu d'Allah. » Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. Pour faire partie des élus d'Allah Ta'ala, il faut suivre le message du prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Et plus que la personne s'attache à son message, eh bien, elle va faire partie de ces gens-là qui sont « khayra ummatin », la meilleure communauté à travers l'histoire. « Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in »